Bo inna kajral kalem, الله Muhammadin, وسلم وإن شر الأمور وكل محدثة بدعة وكل kulla بدعة ضلالة وكل ضلالة في kulla بعد... <coughs> kulla <coughs> <t> شرح كشف الشبهات لذلك uh, هما إن شاء الله للشيخ يلزيه <تصفيق> فسن الشيخ محمد بن الوهاب يلزيه لتكسد كشف الشبهات والعامين من الموحدين يغلب الألف من من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشر للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحج إلا وفي القرآن ما ينقدها a základ s tím, jak se říká, a ne jatouna ka bimthal, ila jitnáka bimthal, a ašsene tafsirat. A základ s tím, a základ s tím, a základ s tím, a základ s tím, že ok, c'est-à-dire celui qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas commis de shirk, d'aucune forme, et bien il est capable d'écraser n'importe lequel parmi les ulama des mouchriquins, même s'ils sont mille, il est capable de les écraser. Alors qu'il n'est pas un savant, un musulman, muahid ordinaire, il est capable de les écraser, même s'ils sont mille ulama parmi les mouchriquins. Comme dit Comme Allah sprintal, il dit dans le verset 173 dans 174, notre armée, c'est elle qui aura le dessus, qui a le dessus. Hein? Donc euh, l'armée d'Allah ta'ala c'est ceux qui ont le dessus, et ils ont le dessus commun, Ils ont le dessus par la preuve bil avec la avec la preuve et avec la langue quand ils déclarent et quand ils montrent la vérité, quand ils parlent et Le chef dit Et également, ils sont euh, ceux qui ont le dessus sur les ennemis avec l'épée également et avec la force lorsqu'ils combattent les ennemis sur le terrain. Après, le chef il dit que la crainte, toutefois la crainte est uniquement sur celui qui est moïse, mais qui monte, dans, qui part sur le chemin sans avoir ses armes avec lui. C'est-à-dire, il n'a pas l'arme de du Coran et de la Sunna, il n'est pas bien armé avec les preuves du Coran et de la Sunna, il n'a pas euh, bâti sa connaissance assez solidement, donc pour lui, il y a une crainte. Hein. Et le chef il dit que euh, Allah wa nous a fait la faveur de, de nous avoir envoyé son livre, et dans ce livre-là, dans le Coran, il a mis une clarification pour toute chose. « T'ibiyanin, l'ikun l'ichay, une guidance, une rahma » Une miséricorde est une bonne nouvelle pour les musulmans, pour les gens qui ont soumis leur âme à Allah Subhanahu wa Et donc, n'importe quelle personne qui vient avec quelque chose de bas appel, que ce soit les gens du, de, du mensonge ou de la fausseté, qui arrivent avec une soi-disant argument pour essayer de euh, débattre avec toi, hein? Allah Subhana Ta'ala, il, il a mis dans le Coran la preuve ou l'argument qui va le qui va le réfuter et qui va l'écraser complètement, et qui va démontrer sa fausseté. Hein? Donc ça veut dire, peu importe, qu'est-ce que le mouchriq va amener comme, comme euh, preuve, argument pour essayer de euh, établir qu'est-ce qu'il fait comme shirk, Allah il a amené l'argument pour l'écraser et il a réfuté dans le Coran, comme Allah il dit dans le verset 33 dans sourate al-Furqan, Et ils vont pas venir avec un une, une exemple, excepté que tu vas trouver, euh, accepté qu'on va t'amener, c'est-à-dire à toi, le Ya'a Mohamed, alayhi wa sallam, on va t'amener la vérité et une meilleure explication de cette euh, matale, de cet exemple ou de cet euh, argument qu'ils vont présenter. Euh, voilà, ça, le verset 33. <coughs> voilà il y a certains parmi les, les Mufassiris, les savants de tafsir, ils ont expliqué que ce verset-là est général, pour toutes les preuves et tous les arguments que les gens de mensonge vont amener jusqu'au jugement dernier. Donc ce n'est pas seulement euh, les Moucherikim, c'est tout le monde, toutes les gens qui défendent le mensonge, que ce soit les Moucherikim, que ce soit les kuffar, les Malachidah, que ce soit les Muttadiah, que ce soit n'importe qui, les chrétiens, les juifs, hein, les athées, n'importe qui, Allah s.a.w. a mis dans son livre la réfutation de toutes ces, tout ces faussetés-là et de ces mensonges-là. Donc le cheikh Zaid maintenant, il explique les paroles de ça, il dit « فقال والعم من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين أي رجل عام واحد يجالس العلماء ويتفقه على أيديهم ليس من المتبحرين في العلم ولكنه جالس العلماء وسمع القرآن وسأل عن معانيه وبحث عن السنة وعرف الواجب من أحكام إسلامه وتوحيده ولم وقف أمامه ألف مشرك وألف مبتدع مضلل فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه فيقول كلمة الحق ويقف معها ويرد على أهل الباطل فإن لم يعرف الرد على باطلهم بالتفصيل كالعلماء وإلا فسيقول لهم إن الذي تقولونه غريب النصوص الكتاب والسنة التي جاء بها نبي الإسلام والذي تعتقدونه له بعيد عن السراط المستقيم لا أفقهه ولا أعرفه ولكن الحق هو ما قاله على ما السنة الذين فهموا الكتاب وفهموا السنة على الوجه الصحيح ونشروا علمهما في الخليقة وابتغاء وجه الله والدار الأخيرة. Donc maintenant le chef il explique que Étant donné qu'il y a une particularité élevée pour les gens qui sont sur le Tawhid, Allah leur a donné quelque chose qui les élève et qui leur donne cette force, lorsqu'ils ont établi réellement la vraie signification du Tawhid, l'auteur a écrit dans le livre que le musulman ordinaire, parmi les Mouahidim, ceux qui ont unifié Allah il est capable d'écraser mille parmi les ulama des musulmanes et donc le chef explique que même si un musulman ordinaire hein, il a il s'est assis avec les ulama et il a étudié avec eux même s'il n'est pas profondément yani, en ancré dans la science et qu'il n'a yani, mais pas, toutefois yani, il n'est pas si euh, approfondi dans la science toutefois il a étudié quelque chose avec les ulama il a étudié, il a entendu le coran il a il a demandé les ulama au sujet des significations du Coran, il a fait des recherches euh, au sujet de la Sunna, et il a connu quest ce qui est obligatoire pour lui des règles de l'Islam et de son Tawhid. Hein. Donc, même s'il y a mille mouchriques ou mille mobtadir, égareurs qui veulent l'égarer, qui essaient de se tenir devant lui, et bien Allah wa va lui donner le succès et il va parler, il va dire la parole de vérité devant ces mouchriques-là et ces Ok et il va réfuter qu'est-ce que les gens de Barthel vont amener comme fausseté, même s'il si, euh, n'est pas capable de réfuter toutes leurs paroles en détail, mais il va quand même réfuter de façon générale, hein, parce que les réfutations détaillées, ça c'est pour les ulama, ça c'est pour les ulama. Donc, aller comme Toutefois les réfutations euh, générales, ça il est capable de le faire et donc il va dire par exemple euh, à ces gens-là, les paroles que vous dites sont étranges, elles sont étranges par rapport au texte du Coran et de la Sunna que le Prophète de l'Islam a apporté. Et euh, ce que vous croyez, ce que vous avez comme Aqidah est très éloigné de la Sunna que le prophète a apporté, est très éloigné du droit chemin. Je comprends pas ce que vous dites, hein? je comprends pas ce que vous dites, et je ne le connais pas non plus, ok Mais ce que les ulamas de la sunna ont dit, et ce qu'ils ont compris du livre, c'est ça qui est la vérité. Et ceux, ceux qui ont compris le Livre, le Coran et ceux qui ont compris la Sunna d'une façon correcte et qui ont transmis et propagé leurs connaissances parmi toute la création pour rechercher le, le visage d'Allah taala et l'au-delà, et bien ceux-là c'est ceux qui ont expliqué, qui ont dit la vérité. Donc ce que vous dites vous, les, en s'adressant aux gens de Bid'a et aux kuffar et aux, aux Moucherikis, ce que vous dites c'est contraire à ce que Allah a révélé. Hein? وكل شيء الذي إذا فالمشركون والمبتدعون مغلوبون ومهزون أمام الحق الذي جاء في الكتاب العزيز وأمام السنة التي جعلها الله تبارك وتعالى ثراثا مستقيما وطريق هدى يهدي بها من صدق في طلب الهدى وصدق في طلب الثراث المستقيم وهو وهو يقول اهدنا الثراث المستقيم Donc, le chef, il dit donc, les mushrikoun, les gens qui font le shirk et les mouttadirah, hein, ils sont écrasés et ils sont, disons, euh, ils sont vaincus devant la vérité qui vient par le, dans le livre et dans euh, la somme, que Allah a établi comme un droit chemin pour nous, qu'on doit suivre et une voie vers la guidance. Et celui qui est sincère, et qui recherche réellement la, la guidance, eh yani, lorsqu'il recherche, le, le, lorsqu'il dit par exemple, il dit dans la prière, « Eh bien, Allah Allah va le guider vers le droit chemin, si est sincère. »« chemin, s'il est sincère. » Donc ensuite le cheikh dit "Et moi je te rappelle des choses de ce que Dieu a dit dans son livre en réponse à à Donc la signification de partie du so texte du livre de al-Shubuhat, ça veut dire que dit je vais vous mentionner quelques-unes parmi les, euh, les réponses qu'Allah a données pour euh, pouvoir dire, répondre aux shérikim de notre époque aujourd'hui, alors donc, on peut répondre aux gens du mensonge et de la fausseté de deux façons, on peut leur répondre d'une façon qui est générale et on peut les répondre d'une manière qui est détaillée. D'accord donc le chef il va expliquer maintenant les deux façons comment on peut répondre aux muchékin ok donc euh, la première méthode là le chef il explique maintenant cette citation là c'est il dit le voilà. donc le chef il dit euh, هذا يدل على غزارة علمه رحمه الله اي جواب اهل الباطل من المشركين واتباع المشركين والمتشبهين بالمشركين وكل من ومن من كل مضلل ان طريق الحق من طريقين مجمل ومفصل وكل شيخ الذكر يعني ça montre la connaissance très approfondie wahab au sujet de du chèque des mouchriquins et de leurs choubouhats, parce qu'il dit que la réponse pour répondre aux mouchriquins et à ceux qui suivent les mouchriquins et à ceux qui essaient d'imiter les mouchriquins à toutes les époques et bien c'est de la façon suivante soit d'une façon générale ou d'une façon spécifique maintenant il commence à expliquer la façon générale il dit amma al fa huwa al al-azim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 Euh, la façon générale, c'est une grande, une grande chose en fait, euh, c'est un bien énorme pour celui qui est capable de le comprendre et euh, d'y réfléchir comme il faut, c'est le verset dans lequel Allah a dit dans la Al-Imran, le verset 7, hein, il dit que Allah ta'ala Il dit c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. parmi Dans ce livre, il y a parmi ces versets, versets des versets qui sont m'hikamat, c'est-à-dire que des versets qui n'ont qu'un seul sens possible, qui sont clairs dans leur signification. Et ceux-là sont, sont à la base de, du livre, ok Et il y a d'autres versets qui sont mutashabihat. c'est-à-dire qu'ils peuvent être interprétés de différentes façons, ils n'ont pas un sens qui est euh, unique. Donc, les chers, euh, Allah Ta'ala continue dans le verset en disant, en ce qui concerne ceux qui ont une maladie de déviation dans le cœur, et bien eux, ils recherchent à suivre uniquement ces versets qui ne sont pas clairs, dans le but de chercher à faire la fitna, et dans le but de chercher à essayer de l'interpréter. Et c'est uniquement Allah Ta'ala qui connaît sa vraie signification, d'accord عنصوت لشيخ الزيد وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سما الله فاحذروهم. Donc, شيخ euh, الزيد donc euh, ça, il y a il a été également rapporté authentiquement du prophète صلى الله عليه وسلم qui l'a dit lorsque vous voyez ceux qui suivent ce qui n'est pas clair du livre Hein, ou ce qui n'a pas été euh, détaillé dans le livre qui, ou qui a plus qu'une seule signification alors ceux-là sont les gens à propos de qui Allah a parlé dans ce verset-là alors prenez garde à ces gens-là prenez garde à ces gens-là donc maintenant le chef Zaid al madkhali il explique ce verset euh, cette partie de la citation du chef et il dit en ce qui concerne فأما الطريق المجمل فهو آيات محكمات يعني واضحات المعاني بمجرد قراءتها تفهم معانيها كما قال تعالى وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات Ama kteří v jejich srdcích zvíře, ty následují, co je podobné, a způsobené teoule, a nikdo nezná teoule, kromě Boha. Euh, signification possible que celui qu'on qu comprend en lisant le Coran, d'accord En le lisant tu comprends leur signification tout de suite, euh, et donc ça c'est exactement ce qu'Allah dit dans ces verset là il, et Allah il dit à la fin qu'on a déjà traduit ce verset, il le, il le mentionne encore une fois, puis il dit, à la, euh, il mentionne la fin du verset que le chez la cité qui dit que et nul ne connaît son explication excepté Allah et ceux qui ont une connaissance approfondie et très, très bien ancrée dans qui sont bien ancrés dans la science eux ils disent qu'ils croient en tout ils croient en tout ça que tout ça ça vient dans l'aspiration de notre Seigneur et, et c'est uniquement ceux qui possèdent la raison qui se souviennent لذلك، لاحظوا أنّه في هذا المقطع، في هذا المقطع، في هذا المقطع، في هذا المقطع، في هذا إن في الله لا في عليهم المقطع، في هذا المقطع، في هذا المقطع، في هذا المقطع، في هذا المقطع، في هذا المقطع، في الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفاءنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرت وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو, أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله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 comment on peut réfuter les mouchriquines à partir de ce verset-là. C'est quoi cette méthode générale dont le shiikh parle ici Il dit que, par exemple, on va dire qu'il y a un mouchriq qui vient pour te parler, et qu'il te dit un verset dans le Coran, comme par exemple le verset 62 dans surat Yunus. certes les alliés d'Allah ou les awliya d'Allah, ils n'ont sur eux aucune crainte. Ni, ni, ni ne seront-ils attristés. Donc ils vont pas être, ils vont pas avoir de crainte, et ils ne vont pas être attristés. Donc il te montre des versets comme ça, pour te, euh, 62, 62, pour te montrer l'importance le, le, des, des alliés d'Allah, des gens qui sont pieux euh, et qui craignent en Allah, qui croient en Allah. Et il te dit que la chassara, c'est-à-dire l'intercession, c'est le verset c'est Hak on doit croire en l'intercession et il te dit que les prophètes ils ont une statut très élevée auprès d'Allah, ils ont un djah, statut statue, quand on dit statue, pas une statue, ça veut dire un niveau, un degré important, c'est ce qu'on veut dire par le mot djah, hein? quand on dit un statue, ce n'est pas la même chose qu'une statue, hein? statue est, un statut c'est comme un niveau, un degré important. Après il dit, et il mentionne, ce mouchrik, il mentionne des paroles du Prophète, par lequel il essaie de supporter ses mensonges et sa fausseté. Hein? Et donc, toi tu ne comprends pas nécessairement qu'est-ce qu'il veut dire par cette parole. Okay? Donc tu lui réponds en disant ceci, tu dis, Allah a mentionné dans son livre que les gens qui ont une, une déviation dans leur cœur, ils laissent tomber les versets du Coran qui sont clairs, Et ils suivent ce qui est mouteshab, c'est dire ce qui n'est pas clair. Hein? Et toi, ce que tu me mentionnes et ce que tu me dis. Hein? Et non pardon et et, et, et, et et moi, ce que je t'ai mentionné, ce que je t'ai dit au sujet du fait que Allah a mentionné que les mushrikin, autant du Professeur Al eux, ils ont confirmé, ils ont cru à la souveraineté d'Allah. Et al-Ar-Rubiyah, dallas pratale tadeli Mushrikin. Ils ont cru que Allah pratale c'est lui qui a créé les terre, c'est lui qui a créé les êtres humains, c'est lui qui a le contrôle sur tout dans l'univers, c'est lui qui euh, donne la subsistance à toute chose, qui fait vivre et qui fait mourir. Donc on a on a on t'a mentionné que c'est Allah seul qui fait ça et que les Mushrikin au temps du Prophète sallallahu alaihi wasallam Ils il croyaient en ça et le confirmaient D'accord Donc, euh, également, Allah il a mentionné dans le Coran Que leur coufre, le coufre des Mouchriqim C'était également du fait qu'ils s'accrochaient aux anges Et ils s'accrochaient aux prophètes Et ils s'accrochaient aux hommes pieux et aux awliya En disant que ceux-là sont des intercesseurs pour nous Ah ou là cho ouallah et donc ça le chef c'est une chose qui est mach qui est clair qui, qui ne peut pas être interprété d'une autre façon c'est impossible pour quelqu'un d'essayer d'interpréter ça autrement que dans, cette, dans ce sens là hein, parce que c'est clair dans le Coran hein? personne ne peut changer sa signification donc toi oh le mushirik toi oh le mushilik tu as, tu as ramené des versets dans le Coran et des paroles du prophète wa sallam, dont je ne connais pas la signification. Hein, tu m'as ramené un, un verset, tu m'as ramené des paroles dans les hadiths, mais je ne connais pas la, la signification de ces paroles-là ni de ce verset-là. Toutefois, je suis convaincu et certain que Allah, subhanahu wa sa parole ne se contredit pas. Et que la parole du prophète, ne peut pas contredire le Coran, alors c'est ça la façon des ulémas comment ils, ils, ils prennent le Coran. Quand il y a des quand il y a des choses qui ne sont pas claires, et eh bien ils le prennent, ils le ramènent aux autres textes qui sont muhkamad, et donc après ça, ça devient plus clair la signification, parce que le Coran, il, il ne se contredit pas lui-même, et le prophète Fawafam, il ne peut jamais contredire le Coran. Allah s. t. m. řežitá, afele euh, ya se tabbaru na Al-Quran <mératé> a ukala mil'indi ghailillah la Est-ce qu'ils n'ont pas médité sur le Quran Et si, si c'était d'autres que d'Allah, ils auraient trouvé plein de contradictions dedans et donc, ça c'est la preuve qu'il n'y a pas de contradiction Et donc, ça prouve que si tu lis quelque chose qui te dit qu'est-ce que les faisaient au du Prophète Ils disaient, oui, il y a un créateur, il y a un seul maître et tout, Hein? Et les mouchetins, ils prenaient des intercesseurs entre eux Allah parmi les anges, parmi les saints, parmi les autres, et ils disaient que c'était les chauffeurs, ah, et ils croyaient pas que c'était les créateurs de l'univers. Donc ça, ça veut dire que c'est une preuve claire. Tu peux pas l'interpréter autrement avec ça, toi. Donc soit tu reconnais que tu te contredis, tu contredis le Coran, soit que tu dis que Allah s'est contredit, et ça c'est confo. Tu veux pas dire ça. Donc euh, Il, faut, il dit, le Cheikh, que ça c'est une réponse très droite, très correcte. Si tu expliques ça aux moustiques, hein, mais ce n'est pas tout le monde qui sont capables de le comprendre. C'est seulement ceux à qui Allah a donné le succès, le tawfiq. Et il ne faut pas que tu euh, dénigres ou euh, que tu sous-estimes cette méthode ou cette réponse, parce qu'elle est puissante. Et le Cheikh, il dit que Le, il mentionne le verset 35 dans surat Fussilat. il dit c'est euh, uniquement ceux qui, ont, qui sont patients qui sont endurants qui vont euh, arriver à atteindre ça et c'est uniquement ceux qui ont reçu une grande part de la part d'Allah d'accord maintenant le cher Zaid il explique un peu euh, plus en détail وهكذا تجد من يعدل عن السنة إلى البدعة فإنه متشبث بآيات في القرآن فيها اشتباه ومعانيها غير واضحة لكل أحد لا يعرف معناها إلا الراسخون في العلم فحينما يأتي صاحب هوا ويقول قال الله كذا وقال كذا أو لماذا أمر بكذا؟ والسلام الله ولماذا لم يأمر بكذا؟ ولماذا خلق إبليس؟ ولماذا ولماذا؟ هذه كلها شبه شبه شيطانية يتلقاها الشياطين شياطين الجن أو عن مثلهم. أما من طلب الهداية صادقاً فإنه يؤمن إيماناً تاماً أن كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته لا يوجد فيه آيات تبطل معاني آيات أخرى إلا ما كان من قبل الناسخ والمنسخ كما لا توجد آيات تكذب آيات ولكن الآيات منه تصدق الآيات وتشهد لها وتدل على عليها كما قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ما تانية من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وما متشابها أي يشبه بعضه بعضا في التصديق والجودة والكمال والدعوة إلى الحق بحدافيره والتحذير من الباطل بحذافيره فعلامة أهل السنة أنهم ما كان من المحكم عرفوا معانيه وعملوا به وما كان من المتشابه فلم يعلموا معناه بل أشكل عليهم معنى بعض الآيات في القرآن لم يفهموا معانيها يقولون آمنا به كل من عند ربنا أي كل من المحكم والمتشابه أنزله الله تبارك وتعالى من فوق وفوق كل ذي علم عليم فقوم يعلمون المحكم فقط ولا يعلمون المتشابه وآخرون يعلمون معاني المحكم ويعلمون معاني المتشابه ويقولون آمنا به كل من عند ربنا دوت لشيخ الذين اين C'est ainsi que toute personne qui se détourne de la Sunna vers la Béda alors c'est une personne qui euh, une, qui essaie de rentrer dans ce qui n'a pas compris ou ce qui n'est pas clair des versets du Qur'an et qui, de ce qui n'est pas clair euh, de, de leur signification pour tout le monde. Ça ne dire ce pas pour tout le monde que ces versets-là sont clairs et donc ces gens-là qui se détournent de la Sunna vers la Béda c'est sont des gens qui cherchent exactement ce qui n'est pas clair. Salam. Et euh, personne ne connaît la signification de ces versets-là qui ne sont pas clairs, excepté les gens qui sont fermement ancrés dans la science de l'islam et qui connaissent profondément la connaissance de l'islam. Donc, lorsque quelqu'un qui vient, qui est sur une bidha ah, arrive et il te dit Allah a dit Allah a dit ça avec un point d'interrogation, hein Ou bien il a dit telle chose, hein En voulant est-ce que Allah a vraiment dit ça Est-ce qu'il a dit ça euh, Pourquoi il a ordonné ça Ou bien pourquoi il n'a pas ordonné ça Ou bien pourquoi il a créé Iblis Ou bien pourquoi et pourquoi Il dit tous ces, ces questions-là et toutes ces choses-là sont des shubuhad du shaitan que le shaitan, euh, yani parmi les hommes, ont reçu de la part des diables parmi les djinns ou bien parmi les hommes entre eux, il s'échange entre eux ces chouguhats, toutefois celui qui recherche la guidance sincèrement du fond de son cœur, alors lui, il va croire complètement et d'une fois ferme en tout ce qui est dans le Coran, de la fin jusqu'à la fin. Et il ne va pas trouver dans le Coran, parce que dans le Coran, il n'y a pas de versets qui se contredisent. Tu ne vas pas trouver un verset qui annule ou qui vient contredire la signification de d'autres versets. Et tu vas pas trouver, euh, il y a des versets qui démentent les significations de d'autres versets, excepté si c'est quelque chose qui a rapport avec un « asir wal mansur », c'est-à-dire des versets qui sont abrogés par d'autres versets. Ça, dans ce cas-là, oui, tu peux trouver euh, des abrogations, mais tu ne vas pas trouver des versets qui se contredisent, les autres, les uns les autres, il dit que ça c'est prouvé par le verset dans sourate Az-Zumar, le verset 23, hein, dans sourate Az-Zumar, le sheikh Allah dit qu'Allah a fait descendre la meilleure parole, un livre dont les versets se ressemblent les uns les autres hein, et qui se supportent. Et qui et, et, et lorsque les gens qui craignent leur Seigneur entendent ce, ce, ce, ces versets, leur peau a des, des... c'est comme s'ils ont la chair de poule hein? quand ils entendent les versets, ça leur donne des frissons et euh, ils, et, et leur cœur s'apaise par la suite hein? et leur peau et leur cœur s'apaisent par la suite. Je vous rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le sheikh explique ce verset-là, en disant que Moutashi'a bihan, ça veut dire que ce des versets qui se ressemblent les uns les autres, dans le sens qu'ils se ressemblent parce qu'ils se confirment les uns les autres, dans la beauté, dans la perfection, hein, et dans le fait qu'ils appellent à la vérité. Hein, ils, se, ils se réunissent tous dans le fait qu'ils appellent tous à la vérité, et qu'ils avertissent tous contre le mensonge. Donc, le cheikh dit que un des signes, parmi les signes de sumna les gens qui sont sur la Sunnah, c'est que c'est déjà hein, que s'ils connaissent la signification d'un verset, lorsque le verset est clair, hein, ils agissent en accord avec sa signification, ils l'appliquent. Mais ceux qu'ils ne connaissent pas, si c'est des versets qui sont pas clairs, ils connaissent pas leur signification et que ça leur cause un problème, dans la compréhension. Dans, dans la compréhension de certains parmi les versets, ah bon, bien dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font Ah, le Ils disent, « kullum min rabbina » On a cru en ces versets-là, et tout ça, ça vient d'Allah. Ça, ça vient tout vient entier d'Allah Donc, que ce soit des versets clairs ou des versets pas clairs, ils, ils viennent tous d'Allah. Donc, on y croit en tout. Et, et on dit que tout ça, ça vient d'Allah. Et le chef, il dit au dessus de toute personne qui a une connaissance, eh bien, il y a un autre qui, a, qui connaît plus que lui. Et c'est Allah, qui est au-dessus de, tout de toutes les créatures. Dans sa connaissance et dans sa grandeur, etc. Donc, le, le chef, ensuite, dit, il y a des gens qui connaissent seulement Al-Moshkham, qu'est-ce qui est clair dans les versets, et il y a d'autres gens qui connaissent. Euh, le Mouhkam et le mutashabih. Donc il y a des gens qui connaissent uniquement les versets qui sont Mouhkam et ils ne connaissent pas le mutashabih, des choses qui ne sont pas claires, ils ne les connaissent pas. Mais il y a d'autres, et ça c'est les ulama qui sont très ancrés dans la science de l'islam. Eux, ils connaissent le Mouhkam et ils connaissent la signification également du mutashabih. Et ils disent, on croit en tout ça. Tout ça, ça vient de la part d'Allah. Donc ça c'est la méthode Euh, disons général <coughs> ou bien, y en, euh, comment on va dire, Mujmal, c'était une façon plus euh, globale pour euh, essayer de répondre à cette chouba de la part des Mushrikin, qui appellent les gens au shirk, soit euh, d'invoquer les Auliyah et de les, de faire, euh, de les appeler au secours lorsqu'il y a un malheur ou une détresse, ou bien d'aller à leur tombe et de les invoquer, de leur demander des... Euh, du support et des choses comme ça, ou bien de l'aide, ou bien de, du, des biens qu'elle porte dans la dunia, ou une protection contre un mal ou quelque chose comme ça. Donc si quelqu'un t'appelle à ces choses-là au nom de l'islam et qu'il essaie de justifier ça par des versets dans le Coran ou par des hadiths dont tu ne connais pas la signification et dont tu n'es pas certain de l'authenticité ou autre chose, eh bien tu lui réponds avec cette méthode-là. Tu lui expliques que le shirk des mouchriquins, au temps du professe, qu'est-ce que c'était C'était justement de faire ça, de prendre des intermédiaires entre eux et Allah, hein, et de dire que ce sont juste des shufa'a, etc., ou bien des wasa'a, et puis que c'est ça qui en réalité est déclaré comme étant un shirk dans le Coran, et que eux, ces gens-là qui faisaient ça, ils ne disaient pas que ces idoles-là euh, créaient, créaient des choses, ou bien, avaient le contrôle de l'univers, Elle disait uniquement que ce sont des choses pour les rapprocher à Allah. Et donc, ça c'est clair dans ce sens-là, c'est des versets qui sont clairs, et c'est des choses qui sont claires, ça fait partie des marqamat. Quelqu'un ne peut pas changer la signification de ça, et quelqu'un ne peut pas le nier. Toutefois, euh, y a les autres versets et les autres trucs que la personne mentionne, ça c'est des choses qui sont n'ont ne sont pas claires, je ne sais pas leur signification facilement donc dans ce cas-là tu le réponds de cette façon-là tu dis le Coran il ne se contredit pas et le prophète sors même il ne contredit pas le Coran donc soit que toi tu es dans la contradiction ou bien soit que tu dois admettre que euh, il y a un euh, qu'est-ce qui est dans le Coran c'est en opposition avec ce que tu fais hein et tu dois cesser de faire qu ce que tu fais et revenir à la vérité donc euh, le chef il dit maintenant شيخ محمد ابن عبد الوهاب. Il dit dans le texte de كشف الشواغل au sujet maintenant de la deuxième méthode pour répondre aux مشكيل. C'est la méthode détaillée. Ok? فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الناس قولهم نحن الله بل نشهد أن لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً, لا يملك أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب, وأطلب من الله بهم فجاوب فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثالهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه وضح وضحه وضحه لشيخ لزيمتنا Euh, pour euh, répondre maintenant d'une façon détaillée, il dit, les, gens, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala ont beaucoup d'opposition et d'arguments pour essayer de contredire euh, la religion des messagers. Alors, ils essaient par ces arguments-là de bloquer les gens et d'obstruer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc parmi leurs arguments, c'est qu'ils disent par exemple, euh, nous, on ne fait pas le shirk avec Allah. Nous, on témoigne que rien ne crée, rien ne donne la subsistance, rien ne peut nous profiter ou nous, ou nous, nous nuire excepté Allah lui seul et il n'a pas de partenaire. Et que Mohammed alayhi wa sallam, ne possède rien pour nous pour, par lui-même, pour nous nuire ou pour nous faire un bien. De, euh, encore moins, quelqu'un d'autre En, en dessous de lui comme Abdul Qadir, al jilani ou d'autres mais moi je suis un pécheur ils vont dire ça, moi je suis un homme j'ai plein de péchés et cela c'est des salihouns, des gens pieux et ils ont un degré élevé et un niveau très élevé auprès d'Allah donc je demande d'Allah par eux de me répondre par ce qui a été fait euh, mentionné. Donc le chefs il dit, je demande par eux de, de, de, que Allah me donne ce que je recherche ou ce que je veux. Et donc le Cheikh il dit, alors réponds-leur parce ce qu'on a mentionné précédemment, du fait que ce que le Prophète alayhi wa sallam, a combattu à son époque, ils affirmaient et ils croyaient en tout ce que tu as mentionné, que rien ne peut personne ne peut donner le risque à Allah, personne ne peut créer à Allah, personne ne peut nuire ou bien, de faire un bienfait d'accepter Allah subhanahu wa et que le prophète Muhammad sallam, euh, bien entendu eux, ils croyaient pas au prophète Muhammad sallam, mais en ce qui concerne la foi en Allah il disait ah oui c'est seulement Allah qui est créateur et qui donne le risque, etc. et toutefois il disait, il disait que Euh, leurs idoles, ce pas eux qui contrôlent quoi que ce soit, mais ce sont seulement des euh, moyens qu'ils prennent comme des intercesseurs qui ont un niveau élevé, soi-disant, auprès d'Allah. Et donc, le cheikh dit, récite lui certains des versets dans le Coran que Allah wa a mentionné, dans lequel il parle de ces choses-là, pour lui prouver que ce que tu dis, c'est la vérité. Et ensuite, il dit, فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين من الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إن الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك يدعون يبدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى ويدعون مريم يدعون عيسى بن مريم ويدعون أمه وقد قال الله تعالى المسيح ابن مريم إلا رسول قد قالت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنذا يفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضررا ولا نفع والله هو السميع العليم لذا شيخ الذي يقول أنه قد أخير سأخبركم Ils vont dire euh, si ils disent par exemple ceux que vous euh, ceux au sujet desquels ces versets dont tu parles ont été révélés ils adoraient des idoles tandis que nous on cherche l'intercession des hommes pieux, les comment tu peux comparer les idoles à des hommes pieux? et ils vont dire est ce que tu tu mets tu tu tu prends les hommes pieux pour des idoles, hein, parce que tu fais des hommes pieux des idoles alors le cheikh dit réponds-lui par ce que tu as déjà dit parce que tu as par ce que tu as mentionné tout à l'heure à propos de des mushrikin qui témoignent du tawhid la Rouboubia et tu leur dis que ces mushrikin là et ces confrères là ils témoignent de ça que tout ça ça appartient à Allah et qu'ils ne voulait uniquement l'intercession Toutefois le Cheikh il dit, euh, il veut donc, tu veux donc, et eux les Mouchriquins qui donnent cette chouba euh, de, de la distinction entre les idoles et les Awliya, et les hommes qui sont pieux, les Salihoun, maintenant tu dois leur expliquer qu'il n'y a pas de distinction réelle entre les idoles et les Salihoun qu'ils adorent, parce qu'à la base c'est ça que les Mouchriquins adoraient, c'était des hommes pieux aussi les là à la base. Et donc, les chefs, ils dit que tu dois leur mentionner que ces koufa parmi eux, il y en a qui adorent des ridoles, et il y en a d'autres aussi parmi eux qui abordent des hommes pieux, des awliya, comme Allah SWT, ils le à, à, à leur sujet, au sujet des mouchriquins, ceux-là, ou ceux laïka, ceux que les mouchriquins invoquent, eh bien, ils cherchent eux-mêmes un moyen pour se rapprocher à Allah parental et ils souhaitent eux aussi se rapprocher et ils essaient de savoir entre eux, lequel d'entre eux est plus proche d'Allah Donc ça veut dire, si par exemple, les chrétiens ils invoquent et ils, ils, ils appellent Isa ibn Mariam et eh lui, Isa ibn Mariam lui-même il invoque Allah hein, et il cherche à se rapprocher à Allah parental donc ça veut dire que qu'est-ce que vous faites C'est contradictoire et c'est absurde parce que vous invoquez celui qui lui-même invoque Allah SWT donc au lieu de l'invoquer faites comme lui et invoquez Allah vous aussi hein et passez pas par un intermédiaire et ça c'est le verset 85 dans la surat Al-Isra et ils invoquent également Isa et ils invoquent Mariam ils invoquent la mère de Isa, hein donc Allah il dit à ce sujet-là dans le Coran, dans Suratul Maïda, verset 85 et 86, hein, que le Messie, le Messie Ibn Maryam, le fils de Marie, Isa, il n'était qu'un messager, et avant lui, il y avait eu d'autres messagers aussi, et sa mère est une femme véridique, et tous les deux, ils mangeaient de la nourriture. Donc, Maria, euh, et sa mère, marianne eh ben, tous les deux, ils mangeaient de la nourriture. Hein? Et Allah il nous donne ce, cet euh, exemple-là pour nous montrer que, <rire> ce sont des voilà, comme ça, que ce sont des créatures, hein, et qui ont des besoins, qui ont besoin de se nourrir. Et toute personne qui mange quelque chose ou qui fait entrer quelque chose dans sa bouche, eh bien, il faut que ça sorte quelque part, hein. Et donc quelqu'un qui a cet attribut-là, il ne peut pas être un dieu, il ne, peut pas, il ne mérite pas d'être adoré. Donc ça c'est un argument que Allah a montré pour réfuter les chrétiens qui invoquent autre qu'Allah. Euh, et après il dit, Allah a dit, « nous nous Regarde comment on leur clarifie les versets, et ensuite regarde encore. Comment il se détourne Puis, euh, ensuite, Allah, il dit dans le même verset, il dit, est-ce que, dit au Muhammad est-ce que vous adorez en dehors d'Allah oui. ce qui ne, ne possède ni le pouvoir de vous nuire, ni le pouvoir de vous profiter en quoi que ce soit Et certes, Allah est le bien et l'omniscient, c'est-à-dire celui qui entend tout et qui sait tout. Et ça c'est le verset euh, 75-76 dans sourate ul Ma'idah, ok Donc ça c'est des versets que tu peux mentionner qui montrent que les musulmains ils adoraient pas seulement des idoles, ils adoraient aussi des hommes parmi les sadiqines. C'était ça aussi ça fait partie du shirk. Et diwād kurnāhu qaulahu taqā qaulahu ta'anna wa yāma yashshurhum jamī'an, tuma yaqūlul il-mala'ikat aha'ula. A hodná ilyakum kanu yabudoun Kalu subhanaka Anta waliyuna min dounihim Bel kanu yabudoun al jen Ackteruhum Ackteruhum bihim Donc Lešek il morsan Un autre verset Qui est le verset 40 Et 41 dans surat Saba. Et ce verset là il dit quoi Et le jour où on va les rassembler Tous Hein, et, on, et on va demander aux anges, est-ce que c'était pas vous que ces gens-là adoraient Est-ce que c'était pas vous Est-ce que pas vous est ce que est pas vous que euh, ces gens-là adoraient Ils s'adressent aux anges. Et là, les anges répondent, hein, ils, ils vont répondre, gloire à toi sur est notre protecteur en dehors de hein. Mais ils adoraient les djinns et la plupart d'entre eux ils croyaient aux Donc ils s'adressaient leurs prières et leurs aux djinns. A an te Qulte للناس اتخذوني و أمي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول لي أن أقول ما ليس لي كنت علمته تعلم ما في نفسي ما في نفسك إنك Aux gens, à ces gens-là parmi les mouchriquins, que même les idolâtres, euh, les, que même au temps du Prophète et même avant ça, il y avait des mouchriquins qui invoquaient autre que Allah autres qu'Allah, et que ce n'était pas des, nécessairement des idoles, parfois c'était des êtres humains aussi, et il mentionne le verset dans sourate al-Marita, le verset française qui dit, et lorsque Allah va dire à Isa au jugement dernier, ô oh, toi Isa fils de Marie, est-ce que tu Est-ce que toi tu as dit aux gens? Est-ce que toi tu as dit aux gens prenez-moi ainsi que ma mère comme deux dieux en dehors d'Allah's parental, ou deux objets d'adoration en dehors de d'Allah's parental? Et ça, il va répondre et il va dire louange à toi, ou gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Hein. Et si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas et je ne sais pas ce qu'il y a. en qui est en toi, et c'est toi qui connais la... qui... ou qui a la connaissance de l'invisible. Donc le chef il dit il hein, il continue dit il dit, له, Allah man al asnam, wa man salihin waqatel, hein. فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر ولا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم وأرجو من الله شفاعتهم فالجواب أن هذا قول الكفار ثواء بثواء فقر عليه قوله تعالى qu'on Donc, le shef, il dit, donc euh, demain, lui maintenant au moshik, après lui avoir mentionné tous ces, ces versets. Demain, lui est-ce que metla est d'accord et que tu acceptes que Allah a déclaré comme mécréants ceux qui ont voulu adorer les idoles et demain qu'il a déclaré kuffar aussi ceux qui ont voulu adorer les isra, les et les invoquer, et que le Prophète sallam, a combattu les deux. Hein? Et là il répond, non les Kouffars, eux, ils voulaient, ils s'adressaient à eux directement et ils, ils cherchaient eux, ils les cherchaient directement, tandis que moi je témoigne que c'est Allah qui euh, fait le bien et qui m'amène du bien et qui, euh, qui peut me nuire ou me, me faire un bien faire et c'est lui qui contrôle tout. Et je ne veux que de lui uniquement. Mais les pieux, les salihons, eux, ils ne possèdent rien. Hein, ils ne possèdent pas le commandement ou la décision de quoi que ce soit. Toutefois, je veux uniquement et je souhaite et j'espère uniquement de la part d'Allah, leur intercession. Donc, le chef, il dit, voilà la réponse. Il dit, maintenant, tu réponds à ça et tu leur dis, voilà la parole des mouchriquins. Tel c'est exactement ça ce qu'ils nous ont dit. Et il lit, par exemple, pour eux le verset hein, dans Sowat Asoumar, le verset 3, Et ceux qui ont pris euh, en dehors dans l'Asparatall des alliés, ils disent nous nous ne les adorons pas excepté que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus dans l'Asparatall. On les prend uniquement pour qu'ils on les adore uniquement pour qu'ils nous rapprochent dans l'Asparatall. Et il, dit, et il mentionne un autre verset également, Sourate Yunus, le verset 18. شُفَعَ... Et le verset au complet c'est Nože se vidí, eh, il allah il závazek dar allah, a il allah, což je ani Yunus. z waddahaha fi kitabi musahihatha fahman jayyidan fama ba'daha le cheikh qu'on mentionné là ça c'est les plus grandes shubhat qu'il possède c'est les plus importantes parmi leurs shubhat donc si tu as compris comment réfuter ces trois shubhat et eh ben tout le reste qui suit eh ben, plus facile de les et c'est euh, encore il en a bout il là ou eu ti déjà il a fall les chi ou ibada vois maintenant il essaie d'utiliser une autre méthode le mochérique ou d'accord mais qu'est ce que je fais moi he ça s'appelle pas do ça s'appelle pas ibada je me tourne vers les pieux et je les envoie, hein? Mais sauf ce n'est pas une adoration il okay essaie de nier le fait que ça rentre dans l'adoration que que d'invoquer euh, un, un parmi les Walis ou les hein et doncchékh le répond et il dit ça pour parce que des fois il y en a qui disent ça ils disent mais comme quand il y a un malheur ou il y a quelque chose il y a un petit il y a c'est vrai ils cherchent Il dit, mais je sais que c'est Allah seul qui peut me, me profiter ou me, ou me faire du mal, ou me nuire, ou me profiter. Personne en dehors d'Allah peut me profiter ou me nuire. Et le cas al il ne peut pas me profiter, il ne peut pas me nuire. Et Ahmed Tidjan ne peut pas me profiter ou me, ou me nuire. Sauf que je fais juste prendre un intermédiaire ou j'appelle au secours. Hein? Et ça c'est contradictoire parce que s'il si ne peut pas te profiter, il ne peut pas te nuire. Mais pourquoi tu l'appelles Pourquoi tu l'invoques Euh, subhanallah. Donc souvent il y a des choses comme ça Il pense que il pense que Le fait que tu dis Je crois la seule seule C'est lui seul qui crée C'est lui seul qui est protecteur de, Qui a tout le contrôle sur l'univers Une fois que tu as dit ça Et tu dis Non, Abdel Qadim Jilani et Ahmed Tijani Ou bien n'importe quel autre Parmi les Awliya euh, Ils n'ont pas de pouvoir Ils ne peuvent pas me nuire Ils ne peuvent pas me profiter Alors il pense que ça Ça les protège du shirk Mais allez, pourquoi vous les invoquez s'ils n'ont pas de pouvoir Oui, c'est ça en fait. Est-ce que ce sont les Awliya vraiment Bon, il y en a parmi eux, comme Abdul Qadir al-Jilani, il est reconnu comme étant un parmi les grands ulama, parce il a fait du bien vraiment. Exactement. Il y a les d'Allah, il y a les Awliya du Shaitan. Et, y a les, en tout cas, on voit que il est plus proche des Awliya Shaitan que des Awliya d'Allah. والله أعلم الآن الشيخ يقول لك أنه يقول لك فإنه يريد أن تكون عبادة ماذا يفعل ماذا يقول الآن له أنت تكرر بأن الله افترض عليك الإخلاص اه. افترض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك الآن تقول لك هل تكون دقاء أن الله يتعطي يتعطي de d'avoir la sincérité dans ton adoration hein? à l' d'avoir la pureté dans ton adoration que tu dois l'avouer uniquement pour Allah et que ça c'est son droit qu'il a sur toi hein? si il dit oui je suis d'accord que Allah m'a ordonné ça à l' dans l'adoration alors on demande lui. Explique-moi, c'est quoi ce que Allah Ta a Explique-moi, c'est quoi cette ibadah et cette ikhlas que Allah Ta a ordonné? Ah, et il est unikmě jediný pro Allah, jediný, a jeho právo Explique-moi, c'est quoi cet ikhlas que tu dois vouer uniquement à Allah et que c'est son droit qu'il a sur toi? Explique-moi, c'est quoi cet ikhlas? Si il ne connaît pas l'ibadah ولا انواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ربكم وخفيا donc si il ne connaît pas la signification de l'adoration et ses catégories alors explique-lui mentionne-lui par exemple le verset dans lequel Allah subhanahu wa dit ربكم <sumí> وخفيا euh, invoquez votre seigneur Tadarru'an, en vous soumettant à lui, et waqfya yáni, en secret. Quand vous voyez ça, c'est un commandement d'Allah ta'ala. Et il vous ordonne de l'invoquer. Donc, c'est une adoration. Donc, le sheikh, il se dit, faizha a'lamtahu bihada, faqullahu, hal alimta hada ibadatun Maintenant, si tu lui as dit ça, maintenant, demande-lui, n'est-ce pas que ça, c'est une adoration pour Allah Quand quelqu'un va invoquer Allah avec euh, l'ordre qu'il a mentionné dans ce verset-là, dit, il faut absolument qu'il réponde oui. "فَوَالدُّعَاءُ مُخْلِعِبَادَةَ" euh, et le prophète صلى الله a dit a, Ça c'est dans un hadith. mais il y a un autre hadith qui est sahih, qui dit le Dua, c'est ça, l'adoration la base de l'adoration elle-même. OK? Donc ça c'est une preuve également que le c'est ça fait partie de l'adoration. Donc, -lui, maintenant, tu lui dis à ce mushrik, si tu es d'accord que c'est une adoration, le do'a, maintenant, puis que tu invoques Allah SWT, jour et nuit, avec crainte pour son châtiment, et avec espoir en sa euh, récompense et en sa miséricorde. puis par la suite, tu invoques, hein, et que tu appelles dans ce besoin-là que tu as, un prophète ou autre, est-ce que tu as associé, Avec Allah dans cette adoration, autre que lui, autre qu'Allah Alors il faut absolument qu'il dise oui. Alors réponds-lui par le verset dans lequel Allah SWT Il dit, si tu le connais, tu dis « Fassonni wanhar » c'est-à-dire « prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui hein ». الذكي Pauli celle الله ونحرت له هل هذا عباده؟ لا بد أن يقول نعم فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي او جنيا او غيرهما هل اشركت في هذه العباده غير الله فلا بد ان يقر ويقول لا نك <تصفيق> Allah, dit, « Prie pour ton Seigneur, et c'est pour lui seul aussi que tu dois euh, sacrifier. Quand tu fais un sacrifice d'un animal ou quelque chose, quand tu égorges. Alors, lorsque tu fais ça pour Allah, est-ce que tu as été obéissant, et est-ce que ça, c'est une adoration, lorsque tu as sacrifié pour Allah Et là, il faut absolument qu'il disent dise oui. Alors, dis-lui. Alors, si tu sacrifies pour autre que Allah, comme pour un djinn, ou pour un prophète, ou pour un saint, hein, ou autre. Alors, est-ce que tu as associé dans ton adoration avec Allah hein, Par exemple, tu t as, t as peur d'un djinn, tu dis, ah, à tel endroit il y a un djinn, et j'ai peur de lui, donc par crainte pour lui, j'y gorge un, un animal pour qu'il me laisse en paix, pour pas qu'il me fasse du mal, ça c'est une forme de shirk. Alors le shirk il dit, est -ce que est, tu lui demandes, est-ce que c'est pas un shirk de faire ça Alors, il faut absolument qu'il dise oui. Alors, ceux qui vont par exemple à la tombe d'un Wali, ils amènent un animal, puis là ils les à la tombe du Wali pour le remercier d'une faveur ou quelque chose comme ça, qu'ils pensent que ça vient de la faveur du Cheikh, c'est le Cheikh d'Allah. Donc il faut absolument qu'ils disent oui. Donc le Cheikh dit « Wa quullahu aydan al-mushrikouna al-lazima nazzala fihim al-Qur'an »« Halkanou y'abudouna al-malaika wa s-salihin wa al-laat wa ribi nalik » فلا بد أن يقول نعم فقل هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك وإلا فهم مقرون أنهم عبيد, عبيد الله تحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة للجاه والشفاعة وهو ظاهر جدا le cheikh dit les mushrikoun wa n'est pas que يعني euh, au, au, au sujet duquel Allah a fait descendre plusieurs versets dans le Coran c'est là n'est-ce pas qu'ils invoquaient et qu'ils adoraient les anges et qu'ils adoraient les pieux, et qu'ils adoraient Allat et al et d'autres enfin les idoles il faut absolument qu'il réponde oui alors euh, le cheikh dit alors si c'est ça dis -lui, Alors si c'est ça le cas, euh, est-ce que leur adoration était par autre chose que par le doua, par, le, par les sacrifices, et par le fait qu'ils se tournaient vers elle, vers ces idoles, hein, et se dirigeaient vers elle, et n'est-ce pas qu'ils euh, ils étaient conscients et qu'ils témoignaient qu'ils étaient tous des serviteurs d'Allah, et qu'ils étaient tous sous l'emprise et le pouvoir d'Allah, et que c'est Allah, subhanahu wa ta'ala qui avait le contrôle de toutes choses mais il se tournait vers ces idoles et vers ces hommes pieux dans le but d'avoir une intercession à cause de leur statut et de leur degré élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh al c'est une chose qui est très claire et très apparente. Donc le cheikh dit "Fa in qala atunkiru shafa'ata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa tabra'u minha fa qul la ankiruha wa la atabarra minha" بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وارجو شفاعته ولكن الشفاعه كلها لله te قال تعالى قل لله الشفاعه جميعا دونك الشيخ زي سي لا بيرسون تي ريبونس باسكو يل دي محمد صلى الله Donc tu lui dis, il te dit Est-ce que toi tu nie la chata à l'intercession que le Prophète alayhi wa sallam, a? Hein, et tu te désavoues de cette intercession? Alors tu lui réponds, tu dis non, je ne nie pas cette intercession et je ne m'en désavoue pas. Tout, et, je, et je dis que oui, le Prophète c'est lui qui va intercéder, et c'est à lui que Allah va donner l'intercession, et j'espère je, en, son, en son intercession. Toutefois, l'intercession tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la Sourate al-Zumar, verset 44, « Qul lillahi jami'a » dit, c'est à Allah que toute l'intercession euh, appartient. Mais c'est à Allah seul que toute l'intercession en entier appartient. Après, le chef dit « wa la illa min Allah » Ou « wa la cette intercession là elle ne peut pas être acceptée après la permission d'Allah comme il dit qui peut intercéder auprès de lui excepté après sa permission ok donc c'est pas comme une intercession quand tu dis euh, un homme qui intercède pour une autre personne dans cette dunia toi tu si tu as besoin de l'intercession de quelqu'un pour rentrer quelque part ou pour aller voir quelqu'un d'important, la personne va intercéder sans la permission de la personne, elle va aller lui demander son intercession, mais personne peut intercéder auprès d'Allah excepté par sa permission, ça c'est dans Ayatul Kursi, et le Cheikh min badi an Allah fihi il dit « وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قالت على رأي ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى عز و... كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لما ارتضى ولا وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قالت على وما يبتغي غير, ال... غير غير الإسلام دينا فلن يقبل منه Donc il dit maintenant, le cher, euh, que personne, le, le prophète ne pourra pas intercéder pour personne, excepté après que Allah aura donné la permission au sujet de l'intercession de cette personne-là. Vous voyez, le prophète ne peut pas intercéder pour n'importe qui. Il peut uniquement intercéder pour la personne que Allah a agréée. Et il mentionne le verset. 27, 27 dans suratul, 28 dans Sura Al et ce verset-là, ça dit, et ils ne peuvent intercéder que pour celui que euh, Allah a agréé. Et là, les Et il y a un autre verset aussi qui, qui mentionne ça dans le Coran. Donc, euh, combien d'anges dans les cieux, leur intercession ne pourront... Te, te servir en rien, excepté après que Allah ait donné ta permission pour celui qui a voulu et qu'il a agréé. Donc, c'est tout ça, les conditions pour que l'intercession soit acceptée d'une personne. D'accord Donc, euh, ensuite, il dit, et Allah, il n'accepte pas et il ne va pas agréer personne, excepté quelqu'un qui a le tawhid. Kom Allah سبحانه وتعالى, říká v verze 85 v surodat al-Imran, a kdožkdo hledá jiné, než Islám jako náboženství, není přijatý od a nejsou a الله وسلم a nikdo jiný, anižby by تبين لك أن الشفاعة كلها لله وأبطلها وأطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعة اللهم شفعه فيها وأمثال هذا فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيا الشفعة وأنا أطلبه منه فالجواب. Donc on va expliquer ça après on va continuer. Cherise. Euh, donc on, on comprend que maintenant, si toute la Shafa, toute l'intercession appartient à Allah subhanahu wa ta'ala en entier, et qu'elle et, et qu'elle ne peut être donnée exceptée après Sa permission, et que le prophète alayhi wa sallam, ne pourra pas intercéder et, et, et, et, et ni l'autre en dehors de lui non plus ne pourront jamais intercéder pour personne accepté par la permission d'Allah, accepté que Allah a donné sa permission à son sujet pour que le prophète intercède à son sujet, ou au sujet de sa personne, et Allah ne va pas donner la permission pour personne, excepté pour les gens qui ont le tawhid, donc on peut comprendre à partir de ces points-là que toute la à toute l'intercession est uniquement à Allah. Et c'est Allah seul que je la cherche et que je la demande. Je ne la demande pas à personne d'autre. Donc quand je veux demander l'intercession, qu'est-ce que je dis Je dis « Oh Allah, ne me prive pas de son intercession. »« Ne me prive pas de l'intercession du prophète. »« Oh Allah, fais qu'il soit intercesseur pour moi. » C'est-à-dire « fais qu'il intercède pour moi. » Et des choses de ce genre. Donc je, je m'adresse à Allah pour demander l'intercession. Et je ne m'adresse pas directement au Prophète pour lui demander. Donc, le chef, ensuite. Il dit une autre question, une autre objection de la part de ce moucheric. Il dit, si, il dit, si le Prophète Allah lui a déjà donné la chafa. Donc, moi, je la demande de lui parce que Allah lui a donné fa qala kana la tad'u ma'allahi ahada fa idha kunta tad'u donc le shaykh dit premièrement la réponse est que tu lui dis Allah lui a donné la et il t'a interdit de que Allah Il t'a interdit d'invoquer autre que lui. Donc, et Allah dit dans le verset 18, dans Surah al Et n'invoquez personne avec Allah. » Donc, si tu invoques Allah pour qu'il fasse que le professeur salam, intercède en ta faveur, alors obéis-le également lorsqu'il te dit de ne pas invoquer personne avec lui, personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. ايه ان قيوا اذن فان الشفاعه اعطيها اعطاها غير النبي صلى الله عليه وسلم الا الله تعالى الا الذين ibadoun la taqstation non الله عليه وسلم mais il va donner à d'autres que le Il y a d'autres qui vont intercéder, euh, non seulement les, le prophète Muhammad alayhi wa sallam, mais les anges vont intercéder euh, également à euh, c'est les enfants qui sont nés avant l'âge de la puberté. Hein, les saints, ils vont, les gens qui sont rapprochés d'Allah, qui sont mu'minils, ils vont aussi avoir une intercession. Est-ce que tu dis aussi Alors, sujet, Allah leur a donné l'intercession et je vais leur demander à eux aussi, ça c'est pas permis, là tu es tombé dans le shirk, il dit, là il explique, maintenant il faudrait expliquer en détail, mais on n'a pas le temps, donc on va s'arrêter ici, puis on va expliquer les détails la semaine prochaine, Inch'Allah, donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, illa anta, astaghfiruka wa God, I can